Comme ça, ta machine a marché par hasard. Non, radar. non, fait moi c'est grâce à moi. C'est moi qui ai eu l'idée qui a fait que ça marche. Et c'était quoi La rotation de la Terre. Le plus gros obstacle pour créer un trou vert, c'est créer assez d'énergie. Un peu comme la quantité incroyable d'énergie qui fait qu'une planète entière tourne sur son axe. L'énergie est là. Je n'ai pas eu à la générer. J'ai juste su comment l'utiliser. C'est un peu comme Je veux dire, l'énergie est là. Il faut juste qu'on trouve comment l'utiliser. Moi, je sais que je peux te faire confiance. Parce que la vérité vous affranchira